t'es devenu propriétaire de la ferme en quelle Moi Oui. En 62. En 62, mmh. d'accord. Et tu étais tout seul sur l'exploitation avec... Euh, oui, effectivement, ta... quand je suis marié avec ma femme. Oui, tous les deux. Et puis une de mes soeurs qui était encore jeune fille. Ah oui, d'accord. Euh... Oui, elle était seule sur mes parents, quoi. Mmh. Oh, mais il y avait des souvenirs, et je me l'avais,